Jurisprudence de la prière 15 Je purifie ma maison, marche pour prier dans un couteau et une dignité, et je ne me précipite pas, chaque étape qu'il a fait augmente un diplôme, et l'autre place un péché.